Postface Hommage à l'Oncle Pierre Tout comme la série des enquêtes de Gabriel Joly, ce roman, aux accents Loftcraftiens, se veut un hommage à la littérature populaire en général et plus particulièrement aux romans feuilletons et aux nouvelles des Pulp Magazine de la première moitié du siècle dernier. Mais ces livres sont aussi plus intimement. Une révérence adressée à la mémoire de l'oncle Pierre. Disparu dix mois après ma naissance, je n'ai jamais connu mon grand-oncle, Pierre l o v e n b r u c k Mais sa personnalité, sa carrière et son œuvre ont bercé de livres mon enfance et mon adolescence. On me demande souvent comment et pourquoi je suis devenu écrivain. Il est difficile de savoir comment un jour on en vient à prendre la plume et à vouloir en faire carrière. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait dans mon cas un petit peu de génétique derrière tout cela. Je me souviens encore des heures magiques où je passais gamin à feuilleter les vieux bouquins de mon grand-oncle, nichés à l'abri de la lumière dans le tiroir du bas de la grande armoire paternelle. De vieux romans populaires aux pages jaunies, publiés dans les collections légendaires des éditions Talendier, avec leurs sublimes couvertures peintes à la main par le grand Maurice Toussaint, et leurs titres qui déjà respiraient l'aventure Le secret de l'Antarctide. Les compagnons du dragon noir, les pionniers de f a s h o d a la vengeance du fétiche, l'idole à la lance d'or. Ces titres, l'odeur du vieux papier, la poussière qui en tombait à chaque page tournée, tout concourait à me donner le sentiment de tenir entre mes mains des trésors. Et j'éprouvais une immense fierté à voir tantôt le nom familial imprimé sur ces couvertures avec le E dans l'eau, s'il vous plaît. Tantôt ces myriades de pseudonymes que je pensais être le seul à pouvoir décrypter, de Mousson, Blénaud, Médière. Mon adorable et fantasque progéniteur me parlait souvent de l'oncle Pierre, avec lequel il avait partagé des liens profonds et un certain amour de la pitrerie. C'était la célébrité de la famille, mais surtout un personnage haut en couleur. Consul de France, résistant, officier de la Légion d'honneur, grand voyageur, Auteur couronné par l'Académie française, ami de Claudel, de Kessel, de Macorlan, mon grand-père, son frère, le tenait pour un épuisant fantaisiste. Mais moi, sacrebleu, je le voyais comme un héros d'un autre temps, une légende, un aventurier, et je crois bien que toute ma vie j'ai rêvé de ressembler à l'oncle Pierre. Là, politiquement, il faut bien l'avouer, je pense que nous aurions eu quelques points d'achoppement. Pierre était un conservateur endurci, amoureux de la chose militaire, catholique pratiquant, et je pense qu'il aurait vu d'un assez mauvais œil le vilain objecteur de conscience agnostique que la vie a fait de moi. Philosophiquement, toutefois, nous aurions sans doute partagé une certaine foi en la perfectibilité de l'homme. Quoi qu'il en fût, combien j'aurais aimé pouvoir échanger avec lui, ce baroudeur élégant, cet homme érudit et curieux, ce résistant de la première heure. Cet amoureux des littératures populaires et qui en outre semblait posséder un sacré sens de l'humour. La vie m'a appris une triste chose. La reconnaissance à la mémoire courte. Les auteurs populaires n'échappent guère à l'adage. Quel qu'ait été leur succès, le sien fut énorme et sa production gargantuesque, ils tombent facilement dans l'oubli. La plupart de c e s textes, il faut l'admettre, ont quelque peu vieilli. Nous dirons qu'il conserve un charme désuet. Mais fichtre, avec une telle carrière, l'oncle Pierre n'a même pas sa page Wikipédia. À bon entendeur. Vous me pardonnerez donc d'éprouver ici le besoin viscéral de lutter contre l'oubli et de vous faire connaître la vie mouvementée et l'œuvre foisonnante de Pierre Loewenbruck. Il était de la trempe de ces grands hommes. C'est Romain Gary, c'est Joseph Kessel qui conciliaient un parcours professionnel d'une grande richesse avec une production littéraire faramineuse et un engagement patriotique des plus honorables. Avant de vous présenter son incroyable biographie, permettez-moi une anecdote amusante qui démontre que le statut de consul de France n'empêche nullement la fantaisie. Pour la communion solennelle de mon père, l'oncle Pierre, qui adorait son neveu, Décida de lui offrir un étrange cadeau. Ce matin-là de 1950, mes grands-parents eurent la surprise de voir arriver un cocher au bas de l'immeuble qui conduisait un âne. C'est un cadeau de M. Pierre Loewenbruck pour votre fils, madame. Un âne, dans la capitale, pour un petit garçon de onze ans. Mon grand-père, furieux, renvoyait l'animal à son expéditeur. Vexé, l'oncle Pierre revint deux jours plus tard avec un cadeau moins encombrant mais tout aussi déconcertant. Un fusil de chasse. De guerre lasse, mon grand-père ne put refuser une seconde fois le présent fait à son fils et emmena donc mon père dans le jardin de leur petite maison de campagne, à Aigleville, où il entreprit de le faire tirer allègrement sur son mobilier d'enfant. Embrassant volontiers ce singulier rituel de passage à l'adolescence, mon père se fit une joie de détruire un par un c e s petits meubles bleu pastel avec la carabine de l'oncle Pierre, qui trône toujours aujourd'hui dans la maison familiale. Aussi, si vous le voulez bien, partons maintenant avec ce curieux ancêtre, auteur des captifs de la Vierge Rouge, pour des voyages extraordinaires sur terre, sur mer et dans les airs. Pierre-Marie-Joseph l o v e n b r u c k Né le 2 avril 1891 à Pont-à-Mousson, fief historique de la famille, est le fils de mon homonyme et arrière-grand-père Henri l o v e n b r u c k et de Marie-Noël. Il grandit avec ses parents, sa petite sœur Jeanne et leur petit frère Émile, mon grand-père, dans la quincaillerie familiale 619 Place du Roc à Pont-à-Mousson. Le chef de famille, Henri, tient en effet ce beau commerce qui jouxte l'hôtel de ville, une adresse de choix. Et ses revenus, très honorables, permettent à la famille de vivre confortablement. Sur les vieilles cartes postales, on retrouve aisément la trace de cette quincaillerie Lovenbrück Noël, qui, un signe, était installée à côté de la célèbre librairie Reboulet. L'adolescence venue, Pierre fait ses études classiques au lycée de la Malgrange, institution privée de la banlieue nancéenne, puis s'inscrit à la faculté de droit de Nancy. En août 1914, alors que la Première Guerre mondiale éclate, du haut de ses 23 ans, ce jeune homme, promis à un brillant avenir, est mobilisé au 269e Régiment d'infanterie avec le grade de sergent. Dans Ceux de la réserve, il relatera sa campagne d'août à octobre 1914, date à laquelle il fut capturé. Dans Bouches inutiles, Il racontera ensuite ses quatre années de captivité, dont il conservera à la fois une haine farouche pour les b o c h et une admiration résignée pour leur puissance militaire. Emprisonné en Suisse, il rencontre une infirmière autochtone qui lui sauve la vie, alors que les Allemands l'avaient laissé pour mort, Maria Antonia Kressig. C'est le coup de foudre. Il ne l'oubliera pas. Après la guerre, Pierre se présente au concours du ministère des Affaires étrangères et sa réussite lui permet d'obtenir rapidement des postes prestigieux. Il s'installe alors à Paris, aux 116 rues de la Convention, dans le 15e arrondissement, où il prend à l'entresol un petit appartement qu'il gardera comme pied à terre jusqu'à sa mort. J'ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence dans cet immeuble, puisque mes grands-parents s'installèrent juste au-dessus de lui. Je me souviens encore qu'en étudiant en Hippocagne, au tout proche lycée Blomet, j'allais déjeuner chez ma grand-mère, et que celle-ci me parlait de son ancien voisin du dessous, ce beau-frère un peu farfelu et à la vie si romanesque. De 1919 à 1920, il est vice-consul à Berne, en Suisse, où il retrouve enfin la dite Maria Antonia Kressig, qu'il épouse. Il poursuit sa carrière de vice-consul à Hambourg, à Copenhague, puis revient à Paris en 1922. Il est alors nommé au ministère des Affaires étrangères comme rédacteur au bureau du Chiffre. Inutile de vous dire, pour ceux qui ont lu mon roman J'irai tuer pour vous que j'ai beaucoup souri en découvrant que mon grand-oncle avait fricoté avec le deuxième bureau, chargé du contre-espionnage pour la région parisienne, puis avec le SDEC, tous deux ancêtres de la DGSE. En 1923, alors que Lorraine c h a p e l l e entreprend ses études de criminologie, Pierre est nommé à la direction politique de l'administration centrale. C'est pendant cette période qu'il commence à publier, sous pseudonyme, ses premiers romans populaires à un rythme infernal et avec succès. Polar, romans d'aventure, romans fantastiques, romans d'anticipation, romans d'amour, tout y passe. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Attaché au contrôle des étrangers en 1940 avec l'aide du colonel Mingès, du d e u x i è m e bureau, et du lieutenant-colonel Schlesser, du c i i n q u è m e bureau, Pierre entre dans la résistance. Certains de ses livres ayant été inscrits par les Allemands sur la liste auto des ouvrages bannis, il est rapidement dans le collimateur. À partir de juin 1942, il devient attaché aux services centraux de la résistance, à Lyon, au service des faux papiers. Il fournit aux insurgés de fausses cartes de vivres, de tabac, de textiles, de faux livrets militaires, visas, passeports. On peut imaginer d'ailleurs qu'il y rencontra le beau-père de mon bien-aimé confrère n i k o t a k i a n un certain Adolfo Kaminsky, le faussaire du siècle, qui mit ses talents au service de la résistance. Très vite, Pierre prend lui-même la direction du service du chiffre, dans un bureau clandestin situé 46 rue Auguste-Comte à Lyon. En septembre 1943, Il s'engage dans la France combattante, sous les auspices du commandant Ettinghausen, jusqu'à ce que Londres, en octobre 1943, le nomme chef du réseau Froment. Six mois plus tard, le 9 mars 1944, il est arrêté par la Gestapo. Enfermé à Fresnes, il n'est libéré que grâce à l'intervention amicale d'un diplomate allemand, un certain M. Kiefer, grâce l'histoire rendue, qu'il avait c o n n u à l'ambassade d'Allemagne avant la guerre. Pierre, Grillé, est obligé de se faire discret et de prendre ses distances. Malheureusement dénoncé pour la persistance de ses relations avec l'armée secrète, ces charmantes personnes de la milice l'arrêtent de nouveau le 15 juin 1944 et l'enferment au petit casino de Vichy avant de le remettre à la Gestapo le 20 juillet. Interné à Moulin, s il sera heureusement libéré par les FFI le 25 août 1944. Pour ces faits, Il sera remercié par le général de Gaulle, cité à l'ordre du corps d'armée le 22 octobre 1947, et il recevra la croix de guerre avec étoile de vermeil. La citation explique qu'il a assuré, dans des circonstances de plus en plus difficiles et périlleuses, durant trois années, la liaison entre des groupements de résistance et des réseaux de la zone nord et de la zone sud. Il n'a cessé, durant un long séjour dans les cellules de la Gestapo, d'être pour tous ses camarades Un magnifique exemple de patriotisme et de courage. Diantre. À cette époque, se dire patriote, ce n'était pas une simple posture électorale. Et je vois bien des patriotes autoproclamés d'aujourd'hui qui auraient très certainement garni davantage les rangs de la milice que ceux de la résistance. Bref. Après la guerre, Pierre Loewenbruck reprend sa carrière diplomatique. Il est nommé consul général à Bâle, dans la Suisse natale de son épouse. S'il abandonne peu à peu la fiction, il publie de plus en plus d'articles, notamment au monde diplomatique. De retour en France au milieu des années 1950, il quitte soudainement sa carrière diplomatique pour se consacrer à l'une de ses plus grandes passions, la faune. Voyant arriver la soixantaine, il s'achète une petite maison dans la Somme et prend la direction du jardin zoologique d'Amiens. Profitant d'un rythme de vie beaucoup plus calme qu'au consulat, il retourne régulièrement dans sa Lorraine adorée. Puis, pendant sa retraite, il se met à écrire des essais, laissant de côté la littérature populaire. Devenu commandeur de la Légion d'honneur, Pierre Loewenbruck s'éteint à Paris le 4 décembre 1972, à l'âge de 82 ans. Fidèle à sa terre natale, il repose dans le caveau familial à Pont-à-Mousson. Voilà ce qu'on peut appeler une vie bien remplie, n'est-ce pas? Mais. Permettez-moi à présent d'abuser encore un peu de votre bienveillante patience pour vous dire quelques mots de son œuvre. Quand l'oncle Pierre se lance dans l'écriture en 1926, comme ce ne sont pas des romans très sérieux pour un vice-consul, il utilise deux pseudonymes Pierre de Mousson, aux éditions Jules Talandier, et Pierre Blénaud, aux éditions Ferenzi. Sous ses sobriquets, il publiera jusqu'en 1938 plus de quarante romans. En 1930, voulant s'essayer à une littérature plus sérieuse, il utilise pour la première fois son véritable patronyme pour un roman coécrit avec Pierre Hélin, Les Cahiers du sergent Walter, qui, primé par l'Académie française, reçoit un joli succès public et critique. Puis, en 1930 et 1931, deux romans autobiographiques, ceux de la réserve et Bouches inutiles. Ce dernier, pris du souvenir, rencontra d'ailleurs un succès plus grand encore, avec neuf réimpressions consécutives entre 1931 et 1932. Poussant plus loin le jeu des pseudonymes, il publie en 1931 chez Talandier La Surprise, un roman d'anticipation, prétextant qu'il s'agit d'un ouvrage allemand traduit en français. L'auteur supposé, un certain Oberlieutenant, Michael T. y raconte la guerre de revanche préparée par l'Allemagne contre la France, pour le moins prémonitoire. À partir de 1932, soucieux de diversifier les genres auxquels il s'adonne, il utilise quatre nouveaux noms de plumes Pierre Médière, Pierre Duquet, Georges Salin et Georges de Puvenel. Cela vous dit quelque chose À partir des années 1950, Il ne publie plus que chez de petits éditeurs, des titres plus confidentiels, consacrés à son amour de la faune sauvage, du cirque et de sa chère Lorraine, alors que ses anciens succès sont régulièrement réédités jusqu'au milieu des années 1960. Pierre Loewenbruck a 69 ans quand il publie son dernier ouvrage, Souvenir d'un corps de chasse. Chacun des six pseudonymes de l'oncle Pierre avait sa logique éditoriale selon qu'il était utilisé pour un polar, un roman fantastique ou un roman d'aventure. Et chacun, comme cela se faisait beaucoup à l'époque, adressait un clin d'œil aux origines géographiques de l'auteur, sa chère Meurthe et Moselle. Ainsi, Pierre de Mousson était bien sûr une référence à Pont-à-Mousson, sa ville de naissance. Pierre Blénaud était un clin d'œil à b l é n a u d l e s p o n t s à m o u s s o n Pierre Médière rendait hommage à cette banlieue homonyme, et Pierre Duquet à la rue du q u e t située à quelques pas de la quincaillerie familiale. Georges Salin renvoyait à Château-Salin, commune e voisine, et Georges de Puvenel, enfin, à la forêt de Puvenel qui borde Pont-à-Mousson. On dit parfois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne saurais dire ce qui, dans ma vocation, relève de l'héritage. Et ce qui relève du hasard, mais toujours est-il qu'il n'est pas un seul de mes romans que je n a i écrit sans penser à l'oncle Pierre. Comme lui, mon vœu le plus cher est d'emmener mes lecteurs sur les rives de la plus noble littérature qui soit, la littérature populaire, celle qui nous tend la main pour nous emporter vers l'ailleurs, celle qui nous réunit par le frisson, le rire et les larmes, et qui sait nous tenir autant en haleine que le fil œuvre de Wilkie Collins pour cette chère Lorraine Chapelle.